J'aime la vie quand elle rime à quelque chose J'aime les épines quand elle rime avec la rose J'aimerais même la mort si j'en sais la cause Rime rose J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche Comme les ponts de Paris avec bateaux mouches et la perle des pleurs avec l'œil des biches Rime triste J'aime les manèges quand ils riment avec la neige J'aime les nains qui riment avec blanche neige Rime mon rime en tous les deux Rime mon rime en si tu veux Même si c'est pas des rimes riches arrimons nous on s'en fiche Manège quand il rime avec la neige J'aime le na qui rime avec blancheches neige Rimons rimon tous les deux Rimors mon si tu veux même si c'est pas des rimes riches A rimon- nouss on s'en fiche J'aime la vie quand elle rime à quelque chose J'aime les épines quand elle rime avec la rose J'aimerais même la mort si j'en sais la cause Rime ou pose J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche Comme les ponts de Paris avec ton bouche Et la perle des pleurs avec l'œil des biches avec la neige j'aime les nains qui riment avec blanche neige rime mon rémon tous les deux rime mon rime -en, si tu veux même si c'est pas des rimes riches arime nous on s'en fiche j'aime la vie quand elle rime à quelque chose j'aime les épines quand elle rime avec la rose jusqu'à l'âme et que ma poésie rythme ta poésie ri mon belle dame rythme mon jusqu'à l'âme et que ma poésie rythme ta poésie читал Игорь Князев. Корректор Светлана Бондаренко. Постер Светлана Колсова. Театр Абуки.